François Akiman a assis en la mise en ondes. Excusez-nous pour les trois minutes de retard. C'est la radio Isanganilo que vous écoutez les depuis Boujamboura. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce 12 juillet 2021. Donc voici d'abord les grands titres. Il y a des gens qui ont fait des bombardements. Il y a des gens qui ont chef de la Sécurité publique et du Développement communautaire qui vient d'ordonner la reconstruction des maisons d'habitation détruites par les administratifs vous. À Mugoboka, du quartier Mutanga Sud, à mairie de Bujumbura. et c'est un travail à clôturer dans deux semaines, a bien souligné le ministre Gervain de la Kobucha. Vous l'entendrez. La carence de l'huile de palme qui s'observent ces derniers jours est due à la forte demande intérieure et extérieure. Les précisions du ministre en charge de l'agriculture qui annonce l'extension des palmeraies dans les provinces de Changhuzhou et Kirundo, vous en aurez les détails avec le ministre Deogi de Et quelles sont les conditions pour être journaliste et sportif au Burundi? C'est la réponse que vous aurez dans la chronique sportive de Solandi. Ce n'était que l'essentiel. Restez connectés sur 89.7 MHz si vous êtes à Boujomora et ses environs. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. La mise en place d'une politique de la population serait une trajectoire au développement des familles au Burundi. À l'occasion de la journée dédiée à la population célébrée le 11 juillet de chaque année, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités parsem en sigle indique que 30% des ménages ne possèdent pas de terres cultivables et que le déboisement avoisine les 3% au niveau national. Lors d'une conférence de presse animée ce lundi, Faustin Dikoman, directeur national de la Parsem, a estimé que l'accélération de l'éducation des jeunes filles serait et Natou afin d'éviter les mariages précoces suivis. Parsem, une organisation qui suit d'autres les questions liées à la croissance démographique fait un plaidoyer aujourd'hui de la nécessité de la mise en place de la politique nationale et de la population. Parce que fait alerte au gouvernement sur la situation explosive des questions démographiques. Au niveau de la pression sur les ressources naturelles, par exemple. En 1973, il y avait un hectare par ménage. En 2009, on était à 0,5 hectare. Maintenant, on tend vers 0,25 hectare par ménage. Sans oublier que 30% des ménages Au Burundi, sont terres cultivables avec un taux de déboisement annuel de 3% au niveau des pâturages. 683 hectares de pâturage en 19, 1996 et 483 000 hectares de pâturage en 2009. Ça continue à se réduire. Alors que la malnutrition, par exemple, aujourd'hui dépasse 50% au niveau des enfants. La malnutrition infantile. Un taux de pauvreté en conditions de vie qui dépasse 75% dans plusieurs provinces. Quant politique de 3 enfants par femme, mais c'était l'orientation au niveau de la vision 2025. On disait qu'il fallait avoir réduit le taux de fécondité aussi à trois enfants par femme. Donc, à moyenne, pour y parvenir, et, et je vois que l'accélération à l'éducation des filles joue un rôle très important. Car plus une fille va à l'école, plus elle va retarder le premier, son premier âge de mariage. Mais si elle reste à la maison, là, ça devient compliqué, c'est autre chose. Et encore plus elle va à l'école, plus la sensibilisation aux nouvelle méthode, nouvelles méthodes, aux nouvelles pratiques devient facile. Faustan Dikumana, il est directeur national de la Parsem agriculture à présent le ministère de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage compte étendre les champs de palmiers comme dans les provinces de Changhozo et Kirundo. Le ministre Dogi Delulema souligne que c'est dans l'optique de trouver solution à la carence et à la hausse de prix de l'huile de palme qui s'observent ces derniers jours. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro, son ministre a expliqué cette situation par la croissance démographique et la demande extérieure de ce produit. Nous sommes en train de nous activer pour accroître la production de l'huile de palme et surtout qu'à part les préparations alimentaires, elle est très utilisée dans la production de savons et autres dérivés. Il faut savoir que le nombre des consommateurs augmente du jour au jour. Aussi, il faut souligner que la RDC, l'un des pays les plus vastes, importe au Burundi l'huile de palme. Mais l'important est que nous envisageons l'extension des champs. Par exemple, à Bujumbura, Nous sommes en train de récupérer les terres Akivoga et Akiangé qui seront consacrées aux champs de palmiers. Cela a été fait à Ruyigi et à Kignya etc. Et là, nous avons insisté à ce qu'il y ait une parfaite collaboration entre l'État, les privés et les coopératives. Vous savez que ces jours-ci, les coopératives sont plus favorisées. Nous avons demandé à l'entreprise Savonor de pouvoir collaborer avec les coopératives et l'État va suivre de près le travail. Nous comptons alors étendre les champs à Chamuzo et à Kirundo pour trouver solution à la carence et à la hausse des prix de l'huile de palme. La seule solution, c'est l'extension des champs. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'élevage, Deogui Delulema, a été traduit en français par notre confrère Moïse Misago. Après une courte pause, parlons infrastructures. À 13h05, dans les cieux de la radio Isanganiro, vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org, c'est sur le site internet. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communautaire ordonne la reconstruction dans deux semaines des maisons démolies par les administratifs zélés et leurs complices dans la cellule Mugaboka 1 du quartier Mutanga Sud, en mairie de Bujumbura. Le ministre Dila Dilakobucha l'a dit ce lundi après une descente effectuée sur terrain. Il recommande aux autorités administratives, à commencer par les gouverneurs, d'éviter la violation des droits des citoyens. Les propriétaires de ces maisons détruites ont accueilli favorablement la décision du ministre et souhaite qu'elle soit mise en application le plus vite possible. Le reportage de Jean-Marie Mayonka. Le ministre Gervin Dilakobucha, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, met en garde les autorités qui se sont données l'autorisation de démolir les maisons des citoyens. Le ministre Gervin Dilakobucha déplore ce genre de démolition qu'il a qualifié de destruction méchante. Il a précisé que le gouvernement n'a pas ordonné les administratifs à démolir, mais de montrer à la population les erreurs commises à corriger. Le ministre Gervé Ndilakououcha a bien expliqué que le travail de démolir les maisons a été demandé spécialement à toutes les personnes qui a construit une maison à la route nationale sans respecter les 6 mètres exigés. Les habitants de Mugouka 1, victimes de ces destructions, disent qu'ils n'ont pas été consultés pour analyser ensemble cette question. Ces habitants considèrent que leurs droits ont été violés. Après la décision des ministres exigeant à ces administratifs qui ont démoli ces maisons de les reconstruire, en déjà des semaines, la population a bien accueilli cette décision. Ministre Gervin de Kobucha, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, a appelé aux autorités, commençant par les gouverneurs des provinces, à ne pas violer les droits des citoyens. Plus de dix maisons ont été démolies dans cette cellule de Mugoboka 1. La date du 31 juillet 2021 est la date habitoire de démolition des maisons construites en enrichissement, selon le ministère de l'Intérieur du pays de la Sécurité publique. Et du développement communautaire. Merci Jean-Marie Mayonga. Actualité sécuritaire, en bref, deux hommes de Mouturi-Guanzon-Minago de la commune province Lumongue sont dans les mains de la police judiciaire de Lumongue depuis l'avant-midi de ce lundi. Ils sont soupçonnés d'appartenir dans un groupe de quatre hommes ayant tendu une embuscade à à un boucher habitant à Moutouliguavé en 3h du matin le soir lundi, selon Elie Lussoïa, chef de zone Minago. Une somme d'argent non encore euh, connue a été volée à ce boucher, secouru par le comité mixte de sécurité, là où il a été abandonné, croyant qu'il était mort, euh, selon le chef de zone Minago, qui indique que le dit commerçant reçoit pour le moment euh, des soins. Et au nord du Burundi, une femme dénommée Générose Chima a été tuée par son mari dans la petite matinée de Solandi sur la colline commune en Provence-Ngozi. Le présumé auteur de ce meurtre qui a fait neuf coups de poignard, selon des sources policières et administratives, sur le présumé auteur de ce meurtre, lui a fait neuf coups de poignard, selon... Des sources policières et administratives sur place. Les mêmes sources parlent de litiges fonciers entre les deux conjoints comme mobile de son forfait. Pascal Sebigo, administrateur de cette commune, indique l'accusé qui ne nie pas les faits selon cette autorité est déjà dans la main de la police pour la, pour, la poursuite des enquêtes. Et revenons en page agriculture. Les résiculteurs encadrés par la Société Régionale de Développement de la Plaine de Limbo sur cela montre de faibles récoltes obtenues cette année. Ils indiquent qu'ils sont actuellement confrontés aux au conflits liés aux dettes contractées lors des travaux champêtres et demandent aux responsables de la SNDI de bien préparer les prochaines saisons culturelles afin d'éviter d'autres pertes. Le directeur général de cette société reconnaît que les prévisions escomptées n'ont pas été atteintes Félix Rabunimana explique cette situation par l'écroulement du barrage des droits agricoles de Katoura et des maladies qui ont attaqué Lori. Euh, à présent, la chronique sportive avant de revenir sur l'actualité internationale. Radio Isanganiro, chronique sport. Pour être journaliste sportif, on doit être membre de l'Association des journalistes des sports euh, au Burundi, AGSP, ainsi que être employé dans un médium reconnu par le Conseil national de la communication. Evariste Tandikobanyanga, vice-président de la GSP, fait savoir que les journalistes sportifs doivent être excep... exceptionnellement braves. D'autant plus qu'il passe beaucoup de temps sur terrain sportif pour suivre différents matchs. Les détails avec Marie-Claire Cadenetta. Travailler dans le média reconnu par le Conseil national de la communication, CNC, et être membre de l'association des journalistes des sports au Burundi, AGSB, sont certains critères pour devenir un journaliste sportif. Cela est dit par Evariste Ndiko Wanyanga, vice-président de l'AGSB. Les critères pour devenir un journaliste sportif, premièrement, c'est quelqu'un qui est formé, qui sait quoi faire dans ce domaine du journalisme. C'est quelqu'un qui travaille pour un média euh, reconnu par la loi. C'est quelqu'un qui est reconnu par l'association. La des journalistes. C'est quelqu'un aussi qui est connu par le Conseil national de la communication. C'est quelqu'un qui a La carte de presse reconnue par euh, ce Conseil national de la communication. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il doit faire dans ce domaine du journalisme. C'est quelqu'un aussi qui est dévoué à faire son métier au vu et au su de tout le monde. Il précise que le journaliste sportif doit avoir un guide de travail pendant la retransmission des matchs et lors des émissions sportives. Le journaliste sportif il doit avoir euh, un document de travail, il doit avoir un euh, guide de travail. Le journaliste sportif, ce n'est pas quelqu'un qui qui va retransmettre un match sans avoir de documents. Il doit connaître les joueurs qui vont entrer sur le terrain. Il doit connaître l'entraîneur de l'équipe. Il doit connaître le trio arbitral. Il doit connaître tous les noms des de quatre arbitres qui vont arbitrer le match. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir une documentation suffisante pour pouvoir retransmettre un match qui se déroule sur le terrain. Ce vice-président de l'Association des journalistes des sports au Burundi fait savoir qu'un journaliste sportif doit garder la neutralité dans ses productions sportives. Le Un journaliste, en premier lieu, il doit être neutre. C'est quelqu'un qui doit faire une communication neutre. Il ne doit pas avoir un côté penchant. Un journaliste, c'est comme un arbitre. Donc, le journaliste doit éviter de son côté penchant. Mais le journaliste il est sportif, il est aussi permis de faire des analyses sans trop doser pour pencher d'une équipe ou d'une autre Donc c'est quelqu'un qui doit être neutre, qui doit parler de l'équipe dans sa neutralité. Dans la prochaine chronique sportive, Evariste Ndiko Wanyanga expliquera l'état des lieux du métier, du journalisme sportif au Burundi, ainsi que les recommandations pour que ce métier puisse évoluer au Burundi. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. L'actualité internationale, à la une, le décès du cardinal Monsengo. Le cardinal Laurent Monsengo est mort en France. L'archevêque mérite de Kinshasa est décédé ce dimanche 11 juillet à l'âge de 81 ans. Il avait été évacué lundi dernier vers la France pour recevoir des soins appropriés. Enfant de la famille royale de l'ethnie Sakata, Laurent Monsengo Passigna est né le 7 octobre 1939 à Linongo à Inongo, dans la province de Maïndombe, ouest de la République démocratique du Congo. Il a été ordonné prêtre en 1903, puis évêque en 1980 par le pape Jean-Paul II à Kinshasa. Il est d'abord évêque auxiliaire d'Inongo, puis muté en 1981 à Kisangani, en province orientale, nord-est comme euh, évêque auxiliaire. Sept ans plus tard, Il est porté à la tête de l'archevêché de cette ville. Et bien voilà, c'est pas ici que nous mettons un point final à cette édition, mais avant de nous séparer, je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du Développement communautaire vient le l'OTAN et d'ordonner la reconstruction des maisons d'habitation détruites par les administratifs zélés à Mugoboka du quartier Mutanga Nord, Moutanga Sud pendant la mairie d'Obujumbura, et c'est un travail qui doit être fait.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 Et dans la chronique sportive, elle, on vous a parlé des conditions pour être journaliste sportif au Burundi. Point final à cette édition. Vous l'avez attentivement suivi. Je vous remercie. Je dis également merci à François Kimana qui l'a mise en honte et Dini Benibi qui l'a jeté à sa présentation. Je vous souhaite de passer un agréable après-midi. Au revoir.